www.11brox.net Ouaix! Il y a à tout à fond que je vais vous faire chier. Oui, vos merde, tu ce ben... que c'est vos va... Tout à fond! Le rock c'est tout à fond! Rock and roll ah, yeah. yeah. On the rock yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. des nœuds très légaux Mais c'est Manu dans, dans le temps Je ne suis pas seul ce soir dans The Rocks. Il y a un invité prestigieux qui est là, qui peut-être ne m'entend pas. M'entend-il Oui, je t'entends. Ah, mais, mais moi aussi, je, je t'entends très bien. Et voilà, nous sommes sur les nouvelles tables de mixage. Vous savez, il faut s'y faire un petit peu hein, avec le euh, oui, doigt oui. boudiné et notre âge avancé. On The Rocks, comme tous les lundis soirs de 19h à 20h30, avec une battle ce soir avec Sylvain qui est... Trémeau des Socoï Fever, bien sûr, qui est là ce soir, qui a enlevé ses lunettes pour en avoir encore plus le le regard à serrer. Avec ce... le thème, alors je ne vous dis pas qu'il y a qui a proposé ce thème C'est toi, vous allez le deviner. <rire> enfin, J'aurais bien de faire croire que c'était toi. On en parlera juste après le coup de cœur. Le coup de cœur c'est, je ne connais pas du tout ce groupe, je crois qu'ils viennent du Colorado, mais euh, j'ai été assez euh, bluffé. Alors bluffé peut-être pas quand même, mais j'ai beaucoup beaucoup aimé le, le la section rythmique comme on dit. Ça oui. bastonne, hein. La basse, la batterie, c'est important ça. C'est fondamental. C'est fondamental. C'est un bon groupe son mon batteur, on Exactement. Et, et ben vous vous avez le même batteur son Coiveur depuis 1827 à peu près. C'est ça. Ouais. Donc et donc c'est qui c'est vraiment il, il est très très bon. Alors on va se passer ce morceau qui s'appelle Tripping. Euh, voilà quand ça commence à chanter, ça chante un peu popiné, enfin voilà mais mais vraiment je trouve que ça bastonne et qu'il a un gros gros son et euh, c'est un morceau que j'aime bien et que j'ai pas mal écouté cette semaine. Donc nous nous avons qu'à dire que c'est ce soir dans Xerox le coup de cœur si ça te dérange pas trop. Mais euh, volontiers. Voilà. Et bah, C'est parti, découvre ça, tu vois, ça fait un boum, tiens, un tam-boum dans les oreilles, c'est maintenant. <musique> day I could have to show I got more today Ce soir dans The Rocks, c'était un groupe que je ne connais pas mais que j'aime bien, hein, ça arrive, ça s'appelle euh, euh, Root Beer, pardon Richie and the Réveil avec Tripping et à l'instant c'était les fameux Sockoy Fever d'Orléans que vous venez d'entendre dans vos petites oreilles en live sans public, oui. dans une version lascive, moi je la qualifierais de lascive, d'accord euh, de Business Over Yonder, moi c'est ma version préférée de ce morceau. Moi aussi. Ah, et bien. Ouais. Ouais, ouais, je suis content, ça avait en temps que j'avais pas entendu pas mal la rythmique aussi. Ah la, la rythmique est... elle est bien aussi ouais, est ouais Mais la guitare, la composition, c'est Vincent Trémo ici présent euh, qui euh, qui va nous donner des nouvelles donc de ce groupe euh, car qui n'a pas vu les ce que figure sur scène n'a rien vu. Je sais pas, j'ai jamais vu moi. Bah, vrai, on en a parlé, j'ai j'ai de l'occasion. Tu devrais, c'est sympa. Mm -hmm. Et et donc euh, où en est le futur triple album Eh ben euh, triple peut-être pas mais euh, on enregistre depuis un moment euh, on a fait, fait des bois là on, je suis sur les guitares euh, en ce moment guitare basse ça peut durer ça ça peut durer euh, j'ai passé énormément de temps sur des tris de voix aussi parce qu'il y a pas mal de voix pas mal de coeur pas mal de couches et ça prend vachement de temps à faire le tri mais parce que euh, peut-être que je, je veux y passer trop de temps aussi <rires> bon, ça ressemble pas Non, bah, ouais ça avance euh, gentiment euh, voilà j'espère que enfin l'idée c'est qu'on puisse euh, euh, finir d'enregistrer euh, courant en 2024 fin 2024 voilà qu'on puisse avoir un, un truc un euh Ah, sorti à 2025, ce serait ce serait bien. Ah, ce serait bien. Ce serait bien. Mais euh, voilà. Trip, alors pas trip album, mais il y, y, a, y a pas mal de chansons. Il y a 15 chansons. Là. Ah oui, enfin, ouais, c'est un gros disque. ouais après, les 15 seront pas forcément sur l'album. Enfin, je sais pas, on n'a pas encore discuté de ça. Il y aura peut-être des, des singles avec des faces B. Euh, ou alors, ça me chatouille un peu l'esprit cette semaine de, de rallonger un peu la sauce avec trois euh, quatre chansons et d'aller sur un, un format long d'albums. Hmm pour donner de la place à certaines chansons qui seraient un peu, qui actuellement existent et qu'on qu enregistre, qu'on enregistre qui sortiront de manière d'une autre mais qui seraient peut-être un peu esselées au milieu d'un album de 12 chansons mais qui au milieu d'un album plus conséquent pour finalement pour être leur place. Enfin ah bon, c'est des considér avec des hein. durées de morceaux un peu plus conséquentes. Pas forcément. Non, là, on est sur des formats de chansons euh, simples, courts, euh, voilà. ouais. OK. Bon ben 2025, c'est pas tout de suite hein. Ça prend du temps. Bah mettons le, le, le dernier album est pas vieux, c'est 2023 le c est on, vrai. on est encore en 2023. Non non non, c'est vrai, tu as Et raison. Ouais, mais ouais. tout à fait. Euh, alors ce soir, c'est pas c'est pas la durée de vie, tout ça, le, le vieillissement. Ce soir, le non. thème de, de l'émission, c'est une roue dans le potage. Oui, on peut dire comme euh, ça. Ou un cheveu dans la soupe. Un cheveu. Ou, une... ou un colombin dans le ventilo. <rire> <rire> oh, mais des... tu avais bossé le thème. <rire> hein, tu... On fait des choses qui peuvent gâcher un peu ouais. et qui finalement pour la singularité de Aussi. certains morceaux ouais. et et sans cette euh, cette roubignole dans le potage, il n'y aurait pas de ces morceaux on s'en souviendrait peut-être pas. pour ça par, alors dans ma sélection en tout cas, il y, y a des des des, burnes, des des petites burnes qui qui qui pourraient ne pas être là et, et ça changerait pas et d'autres ah. oui, qui finalement sont celles de la chanson et, et deviennent euh emmènent de, ouais. la chanson euh, finalement dans une sphère euh, supérieure. Et et et et poilu et donc, et donc euh, quel sera ton premier choix, mon cher Sylvain et bien, écoute, je ne sais pas... Car c'est pléthorique Oui, alors je vais, on pourra pas tout passer, mais... Bon, Bob Dylan, c'est le premier sur la liste, là. Ouais. Ça me semblait évident, à un moment donné, de parler de l'harmonica de Bob Dylan, quoi. Ah, d'accord. Hein Ça va être... D'accord. Alors, alors, tu vas Bob, nous expliquer ça. Bah, Bob Dylan... Donc, une, une, une rombignole dans l'harmonica. Bah, c'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où ça pique un peu les oreilles quand, quand Robert <rire> joue l'harmonica. Oui. Alors, pas alors, toujours, pas toujours et c'est peut-être le micro un tout petit peu, vas -y. Tu plus un peu, c'est un peu, peu l'école des fans, faut parler plus près du micro. Ouais, voilà, tu monter, comme monter, tu as comme, comme à non, je peux pas le monter. Avant ah bon, tu non, ah bah, j dit, non, alors. Je me baisse. D'accord. <rire> alors Bob Dylan qu'on ne présente plus évidemment, euh, c'est euh, c'est un, un immense mélodiste quand même, il oui. enfin voilà. Euh, oui, oui. Euh, il a sa voix quand bien rien c'est que c'est bien. Oui, hein, il a sa voix bien à lui. Alors si. ça, ça mériterait peut-être un sujet à part entière ça. J'ai j'ai une ah, voix pas terrible mais c'est pas grave ou alors je chante faux mais je m'en fous On, hein. ça, ça s'arrange pas mais, ouais, mais je continue mais euh, bon en tout cas euh, c'est un, un, un mélodiste hors pair donc il sait ce que c'est que la bonne note au bon moment oui hein, donc il, il, il, il a une petite science des arrangements aussi donc il sait quand il joue faux c'est pas ça le problème et sur l'harmonica ses premiers disques euh, attestent qu'il est tout à fait capable de jouer euh, correctement de l'harmonica il y a alors dans un style un peu rural un peu brut de décoffrage mais oui à la voligoterie quoi un peu ouais, euh, Ah, ça, euh... euh... ouais, ouais Mais il y a eu un moment, alors assez vite dans la carrière de, de Bobby, hein, euh, 64 à 65, où il se dit « je, je m'en fous, <rire> je, vais jouer, euh, je vais mettre l'harmonica à l'envers, c'est pas grave, j'ai joué dans les aigus, là, ça va piquer les oreilles ouais. à tout le monde, et puis l'harmonica sera mixé très fort dans le disque, mais, mais je m'en fous, c'est mon dessin, je fais ce que je veux, si je veux le gribouiller, je gribouille » si je vais bon. mettre ma petite couille enfin je la mets d'accord donc c'était bah il y a plein de morceaux j'ai choisi celui-là parce qu'il est bien euh, il est euh, c'est quel il, album il ça c'est euh, euh, Highway 61 revisited ah bah oui c'est mon préféré en plus le Dylan électrique euh, c'est pas la chanson la plus emblématique non. mais euh, elle est très bien et il y a ce, cette petite couille d'Armonica là qui <rire> illustre je crois assez bien ce qui est intéressant c'est que surtout personne n'ose lui dire peut-être bah je sais pas parce que là, ça, pas ça, crève les, ça crève les oreilles quand même pourquoi il le sait. mais personne il faut pas lui dire il le sait il le sait il le sait, il le sait. mais c'est un c'est un peu, c un peu la, la marque de fabrique de ses concerts actuels quand même c'est un, ouais, un peu c'est ouais. un peu il fait ce qu'il que je fais n'importe quoi ouais. Et, ouais. et et il y en a qui sont contents je continue OK euh, donc Bob Dylan euh, je te laisse annoncer ce titre et eh bien Woman euh, the Brick 6 et eh ben c'est maintenant et donc l'harmonica qui fait mal et qui est dans le potage arrive tout de suite ou un peu plus tard non c'est sur la fin ouais, ouais. d'accord bon bah, vous avez un peu de répi alors oh Excusez-moi. C'est bien aussi ça. Ça rend les boucles, ce que ça veut C'est parti. <musique> Il y a de l'envie, ça accroche, je veux dire. Ça, mais, oui, mais bien peur, sûr, c'est ce qu'on disait, c'est que c'est ça fait partie de ces petites couilles qui donnent la couleur a... au truc. Il de la hargna. ouais Oui, et que serait Dylan sans, sans son harmonica euh, C'est vrai. Ce ne serait pas le même. Il en joue plus, là, maintenant oh, non, je, je, je crois oui, qu'il est debout a... devant un clavier. Alors, si et... déjà il vient de bouser, pas mal. <rire> je crois qu'il est debout devant un clavier, il ne fait rien d'autre. Oui, c'est bien. Il joue du chapeau et de la moustache. Oui, Euh, alors vous savez que bon dans les petites battles je commence toujours par un petit morceau des beatles ça c'est un petit peu c'est un petit peu coutume euh, bah là je m'en en gens coller deux l'un à l'autre parce que voilà c'est il ya y a deux il ya deux robignols dans, dans, dans, dans deux potages différents euh, la première c'est et alors je vais mettre juste le début parce que si on se met tout et je veux dire l'émission est plier d'avance et puis après un petit coup de Taxman. Alors pourquoi Ejude et pourquoi Taxman euh, parce que euh, vous le savez peut-être, le euh, ce morceau d'Ejude commence au piano avec euh, ma cartené à la voix, il y a un petit un petit euh, comment s'appelle les ding ding les un, ouais. les un petit tambourin derrière mais il y a pas de batterie et la batterie arrive assez tard dans le morceau et effectivement quand on écoute des versions sur les diverses anthologies des prises un petit peu alternatives on entend que la batterie arrive beaucoup plus tôt normalement ça joue dès le début et c'est moins bien euh, alors c'est moins bien parce qu'on a l'habitude de l'autre enfin c'est moins bien, moi je trouve que c'est quand même moins bien et en fait ce qui s'est passé en vrai dans la vraie vie des Beatles c'est qu'au moment où ils ont enregistré cette prise qui sera la prise définitive connue par tous de Hey Jude Ringo, hein, le ce bon Ringo qui avait peut-être mangé euh, je sais pas un chili un peu un peu compliqué, était aux toilettes et donc il, a, il, il est rentré dans la la pièce, ils sont, les autres ne sont pas rendus compte qu'il n'était pas là, ils ont commencé à enregistrer et c'était dans la condition du live, et il est arrivé sur la pointe des pieds euh, derrière McCartney euh, qui dans son dos a senti que ça bougeait un peu, et il a attaqué mine de rien tout tout, tout, tout juste euh, en disant euh, j'y vais là, et c'est la version qui est restée donc si euh, la batterie commence pas au début, c'est que Ringo était au Wawa Donc c'est pas mal ça quand même. Bah, bien, bien, bien. Et l'autre c'est Taxman. Alors Taxman c'est un morceau de George Harrison euh, qui est parti qui est paru sur l'album Revolver, c'est celui qui ouvre l'album Revolver. Alors Harrison avait toujours un peu de mal à s'imposer entre McCartney et Lennon c'était un peu l'éternel genou à le jeuneau, euh, allez, on te un morceau. Là, il ouvrait l'album. Donc c'était une première fois et il était vraiment fierre de ça et il y avait un solo de guitare mm. et si on lit un peu les mémoires de l'ingénieur du son euh, à l'époque qui joue le, je crois. Là. Et ben justement, c'est ça le truc, c'est que c'est que ce solo qui moi euh, j'ai toujours dit quand on disait que n'était pas bon guitariste je dire quand même le solo de Taxman ouais. il est pas mal. Ouais. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il s'est escrimé dessus pendant des heures des heures des heures et McCartney on a eu marre et il est descendu il a dit attends mon gars je vais te montrer il faudrait faire ça ouais. et c'est lui qui joue le solo ils ont gardé le solo de McCartney donc c'est McCartney oh, qui joue la guitare. Camouflet. Exactement ouais. et le vrai génie musical quand même des Beatles ça c'est quand même McCartney on peut le dire. Ouais. Donc voilà un petit coup de jud avec euh, Ringo qui sort des toilettes et puis euh, et puis Taxman avec euh, le solo de ouais, guitare un vrai, peu barré. Oui tout à fait oui tu dis effectivement un solo qui ressemblait ouais, ouais. à l'harmonica ça part dans un tous peu... les sens. Ouais, mais est, ouais. il fallait le oser celui-là euh, bah c'est parti les Beatles donc deux fois avec deux aubignons époque où on osait plus je pense c'est pour ça qu'il y a plus de coups je crois exactement ah. et c'est pour ça que le dernier morceau entre guillemets des Beatles qui vient de sortir tout propre et tout euh, la belle mélodie qu'il est, bah, ça hausse pas grand chose c'est tout propre, mmh. c'est bien ripolliné mmh. alors que là ils pouvaient se permettre à au sommet de leur gloire de garder la prise où Ringo mmh. sortait des toilettes donc c'est quand même pas mal, voici Hey Jude et pense à Ringo qui arrive derrière sur la pointe des pieds vous allez plus jamais entendre le morceau pareil Hey Jude Don't make it bad Take a sad song And make it better Remember to let her into your heart Then you can start to make it better Hey you don't be afraid You were made a fool l'album revolver et un solo euh, hein, pour l'époque et ben ouaisauf c'est une question d'époque c'est euh, tout simplement très bon ouais. ah ouais. ouais. j'avais euh, euh, hésité à mettre un, une autre chanson de ce disque euh qui est faite de couilles en fait, c'est une enfilade de couilles qui rendent la chanson extraordinaire avec les guitares à l'envers, les machins les, Ah c'est tout marron de leur nose ouais, ça, ouais. ah Oui c'est ouais. ça Il, il a, a dit, la voix trafiquée ouais, et Il qui... on avait dit je veux que ça sonne comme ouais. un moine tibétain ouais c'est ça, ou, ou comme <rire> quand je me réveille d'un rêve euh, C'est voilà. ça et Ce qui a dû choquer les, les ingénieurs du moment en fait Oui euh, ça le, les... ouais, <rire> ouais. C'est ça Alors, ce soir, dans The Rocks, le thème, c'est euh, une roubignole dans le potage, c'est-à-dire, euh, ouais. voilà, une erreur, quelque chose qui marche pas bien, un imprévu, un truc, qui est un truc, un, une, un mouche, un bizarre, voilà, ouais. une mouche dans la crème anglaise, qui fait ouais. qu'en fait, on, on se dit, c mais en fait, c'est ça qui fait le, le sel. Il ouais. le disait, Sylvain Trémoux, ouais. qui alors est alors là. Là, là, là. je sais pas si ça fait le sel. <rire> euh, la crème anglaise, lui, parce que <rire> euh, groupe anglais, à la même période que les Beatles, les Trogs. Ah oui. Les trogs, euh, ouais à qui on doit euh, Walfink, c'était oui. Leur, leur grand succès Alors, il, y deux, il y a Walsing il y a Waltzing, ouais. non, mais il y a euh, 1970 ah c'est pas les Troggs ah c'est les foodies, pas pas. Ah, je dis mal ah, il oui. faut non, changer non. les lunettes pardon c'est ça je, je... <rire> alors vais... ah ouais, nous Alors les Throgs euh, c'est le, le petit solo de pipo euh, qui est un peu étonnant euh, sur cette chanson Wolfin qui a un, un archétype de la, la chanson à trois accords, c'était la spécialité des Throgs, mais oui, c'est vraiment cool que j'adore. Vous êtes bien, ils très, très bien. bien, ouais, ce ce côté euh, âpre euh, des chansons voilà de 2 minutes 30 sur sur, sur trois accords, une espèce de proto punk euh, mais un peu popy quand même. J ai, j Matrice de tous les gars qui jouaient dans leur garage après pendant ouais, pendant trente ans, quoi. ouais ouais oui. Ouais. Et puis, Wolfing, alors, c'est une euh, ah, oui. chanson euh, déclinée euh, de mille manières et reprise notamment par par Hendrix. Oui. Euh, moi, j'aime bien ce groupe-là. Il y a un espèce de mélange de de grâce et de vulgarité. Il y a, il y a tout un article de Lester Banks sur les troggs. Lester Banks, c'est un grand critique. Mmh. Ah, il n'y va pas de ma morte sur le chanteur qui un peu euh, un peu libidineux avoir euh, le, le regard euh, torve euh, voilà une silhouette un peu bovine la polissante <rire> un truc un peu malaisant comme ça c'était pas Mick Jagger quoi ouais. voilà donc en tout cas euh, bah grande chanson et alors comme je te disais euh, en arrivant sur certains euh, certains petits morceaux j'ai introduit des bouts de, de dialogue d'un film que j'aime beaucoup euh, qui s'appelle mes meilleurs copains qui parle de, de souvenirs de, de musique euh, voilà d'une bande de copains et, et dans, dans les dialogues il a des allusions il, il, il, il, il y avait un moment il, il s'apparaît de couille et, et je me suis dit que ça, ça tombait bien et du coup enfin voilà euh, ne sois pas surpris s'il y a une voix qui parle avec un accent donc, québécois un oui, ça. et donc ce qui, qui, qui, qui va pas là c'est le flutio ah euh, à, à toi de juger tu me diras <rire> ce que tu en penses du, du flutio d'accord, bon c'est parti les trocs avec Wildsing et un, un flutio sauvage ton chanteur là, c'est une énorme couille pour les autres malgré leur enthousiasme, c'est mieux. par exemple fruit électrique là lui aussi c'est un sommet faut <rire> qu'il arrête d'en jouer ou bien qu'il l'avale. <rire> voilà. On est dans le thème. Très bien, très bien vu. Ah oui, très bien vu. Très bien. Et ben moi j'aime bien ce Surtion et je l'ai toujours aimé et je n'ai jamais vraiment écouté, ça faisait partie du mentir mais j'ai même pas rendu compte. Mais oui, et mais là ouais. c'est vrai que j'ai vu des puis des petits bouffons avec des popos <rire> des petits collants et on s'est dit mais oui, pourquoi et La question c'est pourquoi Est-ce que les mecs l'ont sans idée ou est-ce qu'ils sont Qui tous sur les d'accord le Oui qui a eu l'idée ouais. bon, bon, euh, ce soir vous l'avez compris dans Rock, le thème c'est euh, c'est une burbe dans le potage c'est à dire qu'on se demande ce que ça fait là quand même euh, et parfois c'est c'est ce qui fait le morceau alors là c'est vraiment clairement l'exemple peut-être le plus célèbre avec euh, certains morceaux de, de Janis Joplin c'est quand la mort vient un peu bouleverser les plans quoi et on va se passer un morceau et peut-être le morceau le plus emblématique d'Otis Redding c'est The Doc of the Bay euh, enregistrant 67 si je dis pas de bêtises ouais. euh, et donc Otis Redding vient traverser une période un peu compliquée il s'est fait opérer de la gorge donc pour un chanteur vaut mieux que ça réussisse l'opération ça a réussi donc il est content il repart en studio et puis il prend un petit virage alors qu'on appelait pop à l'époque mais enfin c'est pas, pas non plus euh, les Backstreet Boys hein, mais euh, voilà euh, moins un peu euh, R&B, Rhythm Blues et euh, noir américain et il sort donc ce morceau et il ne sort pas justement il l'enregistre Sitting on the, on the Dock of the Bay qui est un morceau parfait hein, ça fait partie mm. des morceaux parfaits de l'histoire du rock mais tout le monde se souvient de ça par le petit sif flottement qui à la fin. Ouais. Et en fait l'histoire est que c'est une version de travail qui est sortie et donc il n'avait pas les paroles pour justement cette ce final qui sifflette et il avait dit bon ben voilà on enregistre ça puis je mets une petite trace en sifflant et puis euh, ça vous donnera l'idée de ce que je vais faire là mais j'ai pas les paroles je les ferai quand je reviendrai mm. et il est monté dans un avion il n'est jamais revenu et donc c'est cette version qui est sortie et bah c'est quand même une sacrée blonde dans le potage puisque ouais. euh, le monsieur n'a jamais pu la terminer il, jamais et... entendu, le... il jamais l'a jamais entendu il l'a jamais entendu il l'a jamais entendu comme Jelly Joplin n'a jamais entendu Mian Bobby McGy n'a mm. jamais entendu non plus mm. ça c'est assez troublant d'ailleurs mm. un morceau que tout le monde connaît que lui ne l'a jamais entendu euh, et on enfin moi pour ma part imagine pas ce morceau sans ce sifflement qui normalement n'aurait jamais dû être entendu voilà donc c'est un peu le je plombe un peu l'ambiance un peu mouvement mais ça nous permet mais c'est une jolie bionde dans le potage et ça nous permet de de, quoi, de de avoir un sens. petit peu de bonne humeur après t'inquiète <rire> avec des fitchos et <rire> <rire> je te fais confiance sittin and no more un i'll be sittin the evening comes Watching the ships roll in And then I watch them roll away again Yeah I'm sitting on the dock of the bay Watching the tide roll away Ooh, I'm just Sitting on the dock of the bay bay the time i left my home in Georgia, headed for the Crystal Bay. Because I've had nothing to live for, and it looks like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide. Sitting on a darker bed, wasting time Looks like nothing's gonna change Everything still remains the same here resting my bones and this loneliness won't leave me alone listen two thousand miles i roam just to make this adopt my home now i'm just gonna sit at the dock of a bay watching the tide roll away Sitting on a dark little bed Wasting time minute une note autre petite anomalie dans ce morceau c'est le bruit de mer quand même <rire> le flow oui, euh, pour, euh, étrange, pour le le l'of the quoi oui. l'of the ouais c'est un peu euh, tu la truelle quand même au ouais. début mais il oui. y a une version euh, où euh, où il fait les les mouettes il fait des cris de mouettes lui au ouais. ouais et où il se plante sur les sifflements où il arrête tout parce que vraiment les sifflements sont complètement à côté d'accord bon réécouter au disranging a missionnaire quand même parce qu'il y a quand même pas grand chose à chanter ce soir dans zero que je suis avec Sylvain Prémot des Second Fever et c'est une bunde dans le potage euh, ces anomalies qui font que l'histoire du rock ce qu'elle est bon allez après euh, après le après autis euh, raid je vais remettre une petite couche dans le dans le un peu triste et ah. puis, et puis promis après ce sera la rigolade. Après, on rigole c'est ouais, finiment ouais. avec dumendrix jim Hedrix à, à l'île de White. et oui. Euh, c'est euh, là c'est euh, la, la, la couille dans le potage c'est quand ça' quand ça le fait pas quoi quand ça marche pas qu'on ah oui. convient quand rien ne va ah oui euh, j'ai euh... J'ai cette image en tête mais j'avais quand j'étais jeune j'avais une cassette vidéo du concert du Ville de White euh, qui euh, renvoyait cette image un peu crépusculaire. Alors c'est je crois que c'est le tout dernier concert de Jim Henry, c'est quelques jours avant sa mort. C'est là qu'on il est en, tout en blanc avec les, les non, petits les petites... non, est non il est pas dans, non, dans mon souvenir il est pas en blanc. En blanc euh, c'est plutôt stock je crois. d'accord. OK là euh, c'est un, un concert euh, qu'il a fait euh, dans un état de fatigue important il n'est pas dormi depuis trois jours donc crevé. il débarque là euh, bon l'organisation un peu défaillante euh, et tout de suite dès le début il est confronté à des problèmes techniques Il y a des larcènes ça va pas ça le fait pas quoi et tout ce qui tente tombe à l'eau il, il contrairement d'habitude contrairement d'habitude où il ya cette aisance alors ça reste du mènric si c'est quand même jouer de la guitare hein, mais là il essaie des trucs ça tombe à l'eau ça marche pas il chante faux il y a des pains bon il a toujours c'est un peu fou mais là ça vraiment ça le fait pas ça le fait pas et dès le début du concert alors moi j'avais euh, euh, dans cette vidéo il y avait un, un un montage qui faisait que le, le début euh, démarrait je un peu sur les chapeaux de roue et puis euh, ils s'enfonçaient dans une sorte de marasme à jouer des morceaux longs à se réfugier dans dans des des blouses un peu longs voilà et, et en fait en écoutant le concert tel qu'il est enregistré sans euh, ce montage un peu un peu serré bah, le, dès le démarrage quoi ça le fait pas faire qu'il arrive bon euh, déjà il s'accorde ça ça c'est le truc qu'ils voient plus maintenant quand, quand un groupe ouais. débarque sur scène faut que ça pète tout de suite là c'est encore l'époque où les mecs y ouais salut ouais. 500 ding ding personnes et bougez pas on s'accorde donc espèce de faux départ merdouilleux comme ça il attaque sur God Save the Queen donc c'est la chanson que je propose là enfin c'est pas une chanson c'est voilà le ouais. l'hymne anglais ah ouais ouais ça galvanise un peu et en fait ça finir et ça je j'ai je m'en suis rendu compte la traversa parce que moi dans, dans la vidéo ça s'enchaînait direct avec ça jeune pepper donc ça en met une couche ouais. Genre, ouais, ouais ouais et en fait bah non pas du tout en réalité ça des ça des C'est-à-dire que la guitare s'arrête, la batterie continue merdeusement pendant 30 secondes, il se passe rien. On devine que Hendrix euh, essaie de sortir un truc de son ampli, enfin, ça foire quoi. Ça foire, il y a 500000 personnes qui sont là et lui est comme un con sur scène quoi. Et ce <rire> qui est triste c'est que ça s'arrête là-dessus. Ouais, ouais alors bah, et puis euh, c'est bah c'est ça, oui, son dernier ça, concert. C'est ça, son... ça le truc. Ouais ouais, dernier concert. Hein. Bon. Et ouais, ben voilà, uh, God de... Save the Queen ouais. <rire> C'est ça. Bon bah c'est parti. Et euh, ben ça, ça fait de la peine, ce que tu Ça fait, fait ça. Bah, ouais mais après promis euh, ça va être la marade. Attends on rigole. D'accord. Alors rigole. Ouais. <rire> Et, et ça dure encore j'ai ah oui. coupé mais ça dure encore ah oui, c'est pour un début de concert c'est un peu long ah ouais ça fait de la peine on se dit, ah là, là, là, là ça part mal ça <rire> ouais. c'est bon. vraiment dans le potage dans la smoule quoi ouais. <rire> ah ouais, ouais. bon et eh ben on va continuer alors est-ce que est-ce que c'est un peu plus Ah oui alors moi c'est assez, assez rigolo ça ça j'ai découvert ça en, en, en préparant l'émission c'est Johnny Cash alors Johnny Cash il est, est pas que il est C'est marrant c'est marrant si pour, pour ne décon... pas pour... dernier pour la déconne Johnny Mais euh, mais je pense que c'était pas le genre à laisser des roubignols flotter dans son potage quoi enfin je veux dire ouais. euh, je pense qu'il fallait que tout soit carré puis euh, voilà ouais. sauf que lorsqu'il a enregistré ce morceau qui est quand mêmewal the line qui est quand même son tube ouais, c'est ça hein, ce ouais. -tube. Ouais. Euh, en fait ils ont gardé quelque chose d'assez étrange c'est à dire qu'avant chaque couplet il fait une sorte de alors c'est pas du tout pour faire joli c'est parce que comme ça change de tonalité, à chaque couplet, il prépare son chance, disons, ah. faut pas que je me vautre quoi. Mais ils ont laissé ça. Donc c'est un peu c'est quand même très très étrange comment, comment, y comment, y comment ça s'explique ça Parce qu'il y moyen à l'époque, il y avait pas trop de moyens de le couper, c'est-à-dire que ça jouait toujours en direct. Il aurait fallu à l'ailleurs, qui se détourne du micro. Bah voilà. Mais c'est des trucs euh, qui ouais, qui passaient parce que euh, techniquement Il n'y avait pas trop de moyens d'aller nettoyer après ces trucs-là. Et, ouais, et du coup, une fois qu'on le sait, on n'entend plus que ça. Qu oui. Le gars qui se jauge, qui fait... Hum, hum, et il attaque le couplet. Donc c'est assez, assez étonnant sur un quoi. classique comme ça. C'est ouais. assez, assez, assez dingue, quoi. Donc voilà, écoutez ça. Alors, je vous ai épargné. Dans le genre des trucs, qu'on n'entend plus que ça. Euh, moi, j'aimais bien, par exemple, le premier album de Muse. Le premier, hein. Je, ouais. je trouvais ça plutôt pas mal, à l'époque. Mmh. Et à un moment, j'ai entendu que le chanteur, avant d'attaquer chaque phrase musicale en chantant, il fait... Hum. Ouais et donc je peux plus écouter l'album je n'entends ouais, que les... ouais. t'as envie de l'envoyer sur un ORL je ne pas je... sélectionné mais moi ça me le fait avec Diana Ross ah oui elle fait ça ouais, aussi les reprises de souffle de Diana Ross euh, peut-être quand ont un peu influencé Michael Jackson peut-être sur les... et, et c'est pareil t'entends ça c'est insupportable au bout d'un ouais, moment la news ouais. voilà, ça me fait ça je peux plus écouter et Johnny cash bah voilà imaginez le gars quand même où euh, ça rigole pas autour mais lui il se jauge il dit tiens je vais faire ça <rire> dièse <rire> c'est un peu étrange ouais. ben oui ben voilà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 Eh ben c'est un trémo qui va mmh, euh... parler, qui va se régler aussi lui un peu. Étonnant quand même. Ouais, mais c'est vrai que techniquement euh, c'est euh, c'est une drôle de performance, ouais. parce qu'il change de registre, ouais. Et, alors, il a une voix plutôt grave le le Pèper. Oui, c'est mais... celui de Valmue, hein, la voix grave. Ouais, et, ouais, ouais, ouais, mais c'est pas évident ouais, de changer de de registre comme ça, le Pèper. C'est une gâche. Ah, on peut dire qu'il serait là, tu dirais pas le Pèper, oh, hein. tu de... parles, <rire> Bon c'est parti, euh, là on va rigoler. Là on va bien. Ah, rigoler. On va rigoler. Là je te promets ah, là, on va bien rigoler, on va se faire pas <rire> mal aux oreilles mais on va bien rigoler. Avec non, euh, les Dirty Mac. Oh, Ça dit quelque oh, chose oh, oh. Tu connais les Dirty oh, Mac Ça évoque quelque oui, chose, oui, tu, vois, oh, tu vois ce qui t'attend Oui. Alors faut situer un peu oh. les Dirty Mac c'est pas vraiment un groupe, c'est un un assemblage de circonstances. <rire> Euh, éphémère, euh, éphémère heureusement euh, et merci bien alors un, un assemblage pas n'importe quel assemblage c'est quand même de sacrés musiciens puisque oui. euh, excusez du peu on a Mitch Mitchell euh, le batteur de Jim Enrichs qu'on vient d'en écouter extraordinaire le batteur ah, c'était pas lui euh, si c'était lui euh, non, il était déjà long euh, donné, à la non il... c'était encore c'était le, le bassiste qui qu avait ah, oui, changé oui, c'était encore le... Mitch Mitchell oui. donc Mitch Mitchell batteur de Jim Enrichs Experience à la basse qui euh, se charge pour le coup hein, qui est euh, quand même euh, quand même pas dégueu euh, pour la guitare bah, ni plus ni moins que Eric Clapton pas dégueu non pardon Euh, pour le chant un certain John Lennon oui. que tu connais bien. Oui, et on aurait dû s'arrêter là. On aurait dû s'arrêter là. On ça aurait là. été bien que ça s'arrête là, ouais. Alors euh, <rire> c'est pareil, des circonstances exceptionnelles donc c'est c'est pour le cette émission de télé le rock and roll euh le cirque euh, voilà, euh, le Rolling, Rolling Stones Rock and le cirque auquel fait beaucoup allusion euh, Lennon dans le, le film qu'on connaît tous là sur l'enregistrement euh, des Beatles euh, qui euh, se passe quelques jours après en fait, oui. Ouais, c'était super ah, la chanson alors c'était super peut-être pas les Dirty Mac parce que euh, bon ils ont pas trop travaillé le enfin, y a, dans le disque il y a il il chan... joue euh, Your Blues quand même qui qui, qui tient oui. bien la route et puis et là deux, oui. là il joue un truc euh, je dis pas encore le titre parce que ce serait révélé <rire> trop euh, une espèce de jam blues un peu funk euh... Moi, la première fois que j'ai entendu j'ai dit c'est pas mal on est Bon euh, mais il y, y a un mais, truc quand même qui, <rire> qui, qui va, va gratoiller lire, hein, quand même ouais, je vais en parler, euh, mais même sans ça même sans ce truc qui, qui gratte tes oreilles c'est quand même pas terrible c'est à dire au bout d'un moment on dit bon c'était pas mauvais, c'était très <rire> mauvais quoi. Et là, alors je, pour nous épargner un petit peu, j'ai fait un montage, normalement ça ah dure 4 ouais. minutes et 40. Oui, oui, là, comme c'est une structure loose qui se répète, j'ai resserré dans le milieu hein, pour que ce soit plus court. Euh et Mais et parce en ce... pas perdre trop d'auditeurs quand même. Ouais, ouais ouais. Et, et, et c'est là je me suis rendu compte que même le derrière ça joue quand même pas très bien quoi. <rire> alors, là on a parlé du du fond musical venons-en à l'essentiel, <rire> c'est que là-dessus, il y, a... y a une petite couille. Une petite couille pour commencer, c'est qu'il y a un mec qui joue du, du violon. J'avais oublié, lui. C'est assez vite, ça c'est fatigant. Et puis arrive quand même la couille en chef. Alors, la grosse couille. <rire> euh, bon, ça fait 50 ans qu'elle prend. Donc, oui, elle presse. C'est oui. Yokono Ono, hein, on ne la présente plus. Oui. Qui se dit, bah tiens, bah, je vais chanter. Ou je vais essayer de chanter. Donc, comment dire <rire> Comment dire à John surtout. Comment dire ouais bon bah c'est elle vocalise un petit peu c'est comme un comme un bébé crécel qui réclame son, son biberon quoi. Oui, ouais, c'est ça un, hein, peu, un hein, peu ou une ou un bébé chèvre. mais, mais c'est ce que j'allais dire rien à côté chèvre. Ouais. Avec tout le respect que ouais. je lui dois, un, que, alors plus crotte de bec que chèvre, je <rire> dirais c'est vraiment pas bon. Mais mais on va bien rigoler. Je te promets qu'on va bien rigoler. Donc j'ai resserré dans le milieu, j'ai inséré mon petit bout de dialogue, tu vois, voilà. Parce que c'est son qu délire aussi, c'est que les mecs jouent les mecs jouent ouais. jouent l'air de dire euh, tout est tout est normal. Ça bah on continue quoi, ça continue, voilà. on continue. Et John lui, il a ouais. l'air très sérieux, genre ai de dire oui mais moi je sors la maison tout ouais, le monde ouais. problème. Il y a pas de, ça passe, ça passe. Alors, je vous conseille quand même on en a parlé ici mais les images de de Johnny Bigood avec euh, avec John Lennon qui joue avec Chuck Berry ouais. qui a Yoko Ono qui est assis en tailleur en train de tricoter derrière lui et qui à ce moment <rire> se met à chanter et, et y a Le <rire> visage de Chuck Berry qui, <rire> qui se dit il y a les yeux qui s'agrandissent en disant je suis le seul ouais. à entendre ce que j'entends. Ouais. Et voilà, je crois que la voilà. jounaison avait débranché à l'époque il y qui mieux à faire. Oui, oui, ouais. Ouais. Et, et alors pour cette émission, il y avait Marianne Faithfull, la la merveilleuse Marianne Faithfull oui. qui à l'époque était une espèce d'ange comme ça oui. qui a, a, apparemment avait été vraiment choquée par euh, ce qu'avait fait euh, Yoko Ono. Yoko ono ouais. oui. De, euh, voilà. Alors moi je me suis toujours posé la question, est-ce que c'était leur côté punk qui savait très bien ce que ça allait provoquer, machin, ou est-ce que je vraiment ils pensaient qu'elle chantait bien Je suis pas Alors, je pense qu'ils ça il, il, il savait pertinemment que que c'était n'importe quoi. Par, euh, par par amitié amour, pour euh, John Lennon personne n'a rien dit euh et John était... et Yoko les deux parce ah, alors, que John était oui. quand même très très exigeant il, ouais, il était ouais. très sévère avec la moitié ouais. des morceaux des Beatles que, ouais je pense que pour John Lennon il y avait le côté performance euh... c'est ça art, art, art, ouais. art conceptuel quoi ouais, ouais, je pense ouais. vache bon c'est parti dirty, dirty mac <rire> je je, je, je, je, je, je, je, je, je ferai pas écouter allez, ça allez, mais en notre nom flatteur, mais une vraie voix, un vrai talent. Alors, je suis prêt à faire un contrat pour cinq ans. Je suis au Québec et là-bas, je fais de star. Quand je dis une star, moi, je pense numéro un. Oh, je suis vraiment contente que le groupe te plaît parce qu'on avait affreusement le trac. Tu m'as pas bien compris. Là. Je parle de toi, pas du groupe. Oui, vrai eu, là. Moi je veux le nom du violoniste Je veux savoir qui c'est Je sais pas qui c'est ouais, ouais. Et les gens sont contents Ils étaient un peu fatigués <rire> <temps. temps. rire> J'ai était... voilà. coupé <rire> au, au moins deux bonnes minutes Ah sur... la vache Ça fait mal <rire> Bon on va revenir à des choses un peu plus mélodiques Mais de l'accident quand même Mais là ça va vous faire du bien aux oreilles quand même C'est Manu Tchao Manu Tchao qui sortait On a le gars avec le violon je vais voir les images Euh, qui sortait de, de la Manon Negra qui était parti en déliquescence ils ont sorti un dernier album où ils avaient fait une longue, longue tournée en Amérique du Sud euh, en cargo etc Casa Et, et ouais. ça c'était un peu dévité. Mm. Alors moi j'étais un grand grand fan de enfin, vraiment très grand fan de la Manon Negra, j'avais vu sur scène, c'était fabuleux. Sur scène, ni pas beaucoup d'équivalent quand même. Mm. Et puis là ça commence à devenir un peu autre chose, il y en avait qui commençaient à se barrer, ça commençait les à, les à devenir un peu de bizarre. Aussi, groupe, ouais. Problème de drogue, euh, ils ont sorti cet album Casa Babylone qui ressemblait plus vraiment à du à du à de la Manon Negra ah, que j'aime beaucoup. Ouais, ouais qui est très bien ah ouais. mais qui, qui ressemblait plus vraiment ouais. on sentait que c'était manu chao qui prenait le pouvoir mais de façon un peu un peu étrange par rapport à ce qu'ils avaient fait avant enfin bon ils sont sortis complètement lessivés de cette tournée et le groupe s'est séparé euh, et euh, manu chao était quand même au bout au bout du rouleau et euh, et euh, s'est dit bon j'arrête Voilà, j'arrête la musique c'est fini il était euh, un peu déprimé et il s'est dit je fais un dernier album mais je vais faire un dernier album techno écoutez beaucoup beaucoup de techno ça sent un petit peu sur Gaza babylone d'ailleurs mmh. il il écoutait beaucoup de techno et il s'est dit moi je vais faire un album techno euh, et c'est mon dernier album ça sera sous mon nom et voilà et donc il, il lance euh, cet album avec des petits bidouillages donc il avait tout seul pour justement conjurer le, la tristesse il fait ça tout seul dans son coin il bidouille et il fait euh, les morceaux avec d'un côté des petits bi Bidouillage des sons, comme on connaît Manu chao Et puis par-dessus ça, des grosses, grosses mmh. boum boum boum techno. Et puis euh, c'est Renaud Létan, euh, producteur, qui a fait l'album. Et, euh, et Manu Tchao, je ne sais pas ce qu'il a a, qu il a, qu il a bidouillé. Il, il a lutté des pistes. Voilà, c'est-à-dire mmh. qu'il y, qu y a des pistes qui ont dégagé, il les a perdues, c'était toutes les pistes techno qui étaient par-dessus, tu connaissais cette histoire, ouais, tout, ouais. Tout, tout a viré, et en fait Renaud Létan s'est retrouvé avec les bandes qui n'étaient pas du tout faites pour être mises en avant, il devait y avoir des gros boum boum derrière, et il a dit, mais c'est incroyable ce son-là, ouais, c'est un euh, truc en apesanteur, un truc incroyable, ouais. fait de briques et de brocs, mais avec des sons entre à la radio, entre ouais. dans la rue, et puis des, des petits montages dessus, il a dit ça, c'est vraiment génial, il a convaincu Manu Chao de sortir ça quasiment derrière mais quasiment tel quel et c'est vrai que c'est ce qui a créé le son de Manu Chao qui a fait oublier la Mano Negra qui est très très éloignée de la Mano Negra et des Hot Pants avant je vous raconte pas <rire> et, et ce qui a fait qu'il est devenu mondialement célèbre en particulier dans tous les pays euh, hispanophones où c'est vraiment un dieu vivant euh et il a continué à faire des albums dans cette veine-là euh, Deuxième album très très bon, et puis après ça, ça a toujours un peu moins bon. Euh, voilà. voilà, donc euh, bah, on va se passer le morceau clandestino, qui est un morceau qui est dans toute euh, l'Amérique latine, qui est un tube incroyable. Mais si on a dans l'idée que ce qu'on entend là, on n'aurait jamais dû l'entendre parce que c'est des bidouillages de l'ordi, c'est assez émouvant aussi quand même. Quoi. Mmh. Donc là, c'est un accident qui a fait que, que Manu Chao est né, alors qu'il devait mourir. Formidable, c'est maintenant. Mi pena solaba mi condena correr mi destino para burlar la ley perdido en el corazón de la grande pabilon me dicen el clandestino por no llevar papel pa una ciudad del norte yo me fui a trabajar mi rina la dejé Seo da hiraltan soy una raya en el mar fantasma la ciudad mi vida va prohibida y ser solo voy con mi pena solada mi condena correr mi destino por no llevar papel perdido en el corazón de la Grande Babilón Me dicen el clandestino Yo soy el quebralei Mano negra, clandestina Peruano, clandestino Africano, clandestino Marihuana, ilegal Solo voy con mi pena Solaba mi condena Correré mi destino para burlar la ley Perdido en el corazón de la grande papilón Me dicen el clandestino por no llevar papel Argelino, clandestino, nigeriano, clandestino Boliviano, clandestino, mano negra ilegal et c'est que de Messi City, de Messi City. Je à la star de Bomb Marley, son grand idole Amadou Chaou, je trouve que cet album et ses albums ne vieillissent pas d'un poil. Ouais. Il a ouais, qui euh, ouais. ne se vieillit pas. Ouais. Ah, ça fait toujours un plaisir de réécouter ça. Je suis avec Selvain Trémoux ce soir dans The Rocks avec une thématique qui s'appelle Une roubignole dans le potage. Et, et donc, nous allons continuer sur cette thématique. Ah, Vous que les Yardbirds, s'il te plaît. D'accord. Alors, rassure-moi. Pas ouais. de Yoko, no. Non, non, Très non. Bien. Les Yardbirds, euh, sans Yoko Ono... Euh... Euh, donc pour situer les hard c'est un, un groupe phare de la scène euh, londonienne des années 60 euh, avec comme particularité d'avoir été euh, géométrie variable géométrie variable et euh, incubateur des, des grands euh, guitares héros anglais donc quand euh, a commencé par eric Clapton, euh, euh, avant qu'il s'illustre dans les ouais. Dirty leurs ouais, ouais. euh, <rire> euh, suivi par jeff Beck euh, <rire> jeff be ouais. et jimmy Page sur la fin ah, ouais, ça. Euh, et euh, les, les ça s'appelait les nu har ouais. et ça ça bifurque sur Led Zeppelin. euh, les zeppeline. parmi les chansons que j'aime bien des Yardbirds, il y a euh, cette reprise euh, de Jenny Burnett, ça s'invente pas hein, pour le thème de ce soir. Non la potagette. Ouais. Euh The Trend Capt the Rollin'. Euh, blues. Ah ouais, vous alors jouez euh, euh à l'origine, à l'origine un peu. Ouais, c'est ça, rock roll blues. Ouais. Euh, là euh, sur un mode euh Pas, pas on n'est pas dans le heavy metal encore un mais euh, où ça où ça joue veut du quoi c'est période de Jeff Beck Où ça euh, il voilà, y a un truc un peu novateur quand même dans, dans, la, dans la forme et euh, moi ce qui m'intéresse par rapport à notre thème de ce soir, c'est la, la voix le traitement des voix, je ne sais pas si tu as remarqué dans le morceau qu'on entendait là, de mind show il y a, y a euh, plusieurs passages où il, où il double sa voix, oui. il fait la même chose à oui. l'Aliot euh, Smith quoi ouais, comme plein de gens, c'est mm -hmm. un, un, un procédé euh, très de répandu euh... Euh, voilà, on fait euh, deux prises de voix qu'on superpose le principe c'est que la voix fait la même chose et ça donne un, un truc un peu costaud, euh, ça aide gomme un peu les, les faussetés qu'il peut y avoir aussi les Beatles le faisaient beaucoup enfin tout le monde le fait Sookie Fever le fait tout le monde le fait ah, les Beatles c'était plus des harmonies vocales alors il y a des harmonies oui oui oui mais euh, sur plein de morceaux John Lennon Double Savoie enfin mm. c'est euh, c'était très répandu mm. c'est le cas sur cette chanson sauf Et que Sookie Fever le fond c'est vrai Ouais, ouais, ouais. sur cette chanson de des birds le, le chanteur euh, Keith fleve je crois ça fait-il euh, fait ça sauf que là parce que c'est un groupe de guitaristes hein, quand même plus' qu ouais de... après bah, y a quand même il ya quand même un chanteur qui joue l'harmonica ouais. aussi <rire> et, et là le truc qui est un peu bizarre qui est un peu euh, qui est un peu déroutant c'est que on a l'impression que c'est deux chansons différentes quoi c'est <rire> pas les mêmes paroles que le principe c'est de jouer oui c'est la... voilà on prend les mêmes paroles on, et... on se met d'accord au départ quoi. <rire> voilà et là c'est comme si on superposait deux chansons en fait et ça va toujours Est-ce euh... que ça marche Oui oui ça faut... euh, moi je trouve que ça marche et c'est même ce qui fait le le, le le le truc excitant de cette chanson quoi. Euh, et euh, on a l'impression qu'on en fait jamais le tour, on comprend pas trop ce qu'il dit mais qu'est-ce que c'est -ce... ils ont fait exprès ou ils ont pas fait exprès <rire> Est-ce que c'est une une piste qui a bavé un peu, on sait pas euh, et ça ça fait que la, on a jamais fait le tour de la chanson en fait. Ouais. Et euh, voilà, la couille dans le potage euh, d'Airsmith, <rire> c'est ça. ça. C'est parti, mais je connais pas ce morceau, je connais pas ce je connais pas cette chanson, version. Chanson euh, si si euh, reprise euh, en leur temps par Aerosmith aussi, je crois. Oui, oui, je connais le morceau mais je connais ouais. pas cette version de de Dairsmith. De avec les, là, les vas voir c'est maintenant Excusez-moi. Euh, c'était donc les Yardbirds et euh, bah c'est un peu l'équivalent de ce que fait parfois Little Steven sur scène avec Bruce Springsteen. Il a ce c'est chant un peu déglingue on a l'impression qu'il chante pas la même chose et qu ah. qui fait durer un peu plus longtemps que le truc. Ça ça ouais, Little Steven le fait avec Springsteen sur scène ouais. Ouais. Et ils chantent très faux, très mal. c'est pas grave. Voilà, mais on sent que c'est pour la bonne cause ouais. voilà parce bon. que ça madame Springsteen chante aussi de façon un peu pénible mais là personne lui dit ça c'est pas pire que madame Mélodie. Ah, non, bon, non non. Et bah voilà. Non non voilà. Alors on va changer complètement de style avec quelqu'un que j'ai pas beaucoup diffusé dans l'émission mais c'est quelqu'un que j'aime bien, j'ai de la tendresse pour cette fille elle s'appelle Anaïs, euh, chanteuse française qui a sorti euh, un album qui s'appelait The Chip Show mm. qui était euh, avec euh, Mon Amour, Mon Coeur tout ça, et qui, qui, qui a eu un succès incroyable je pense qu'elle a été étonnée elle-même du succès que ça a eu et c'est une fille qui a toujours eu le cul entre deux chaises, ça a été toujours un peu particulier c'est-à-dire que à la fois c'est toujours un peu parodique je suis allée la voir en concert deux fois on sait pas si on est en train d'assister à un concert ou un ou un one man show ou un show, mmh. ou c'est de l'humour on mais en même temps elle joue bien elle chante très très bien elle a une voix qui est assez protéiforme et on va en parler sur ce morceau et euh, là c'est l'album qui suit le chip chaud alors là elle a des moyens elle a comme il y a eu du succès donc c'est un album absolument euh, gorgé de d'ambition et de et d'humour en même temps qui s'est un peu ramassé je crois et que je crois que depuis ça se ramasse dans tous les sens et que ça marche plus trop et que elle galère un petit peu pour faire des disques mais en tout cas elle garde elle garde sa bonne humeur et de la bonne humeur elle en a eu sur ce morceau alors là on est plutôt dans le passé qui justement dans le dans son côté un peu euh, euh, elle a une, une petite tendresse pour tous ces 60s et euh, yéyé yeah, yeah. et donc elle s'est dit je vais faire un morceau vraiment euh, un peu parodique sur ce qui se faisait à l'époque ça s'appelle si j'avais su que notre amour alors il y a il y a des morceaux très rock dessus il y a un morceau très rock sur cet album qui est très très bien qui est très bien foutu euh, elle a fait un duo avec un groupe anglais qui s'appelle The Blues the Blue je ne sais plus The Blue and Bluemons Blue Blue je enfin voilà un très bon très bon morceau aussi là c'est vraiment son côté je chante en français mais elle voulait un duo sur cet album, elle aurait aimé faire un duo avec Chris Isaac Voilà, c'était un peu son kiff à elle, et elle s'est dit, voilà, je vais je vais essayer d'avoir Chris, et ça s'est pas fait, parce que Chris, c'est quand même autre chose à faire que de chanter avec Anaïs, et donc, ça s'appelle un, un duo un rêvé avec Chris Isaac, et donc, elle s'est dit, bon, bah, je vais faire les deux voix. Donc, la la voix de Chris Isaac que vous entendez, qui double sa voix vers la fin du morceau, c'est elle-même euh, qui fait, alors là, c'est on est plus dans le côté euh, Thierry Le Luron que, <rire> que Chris Isaac, parce qu'elle l'imite, mais, mais du coup, je trouve ça assez assez touchant et assez drôle de, de dire, bah, je peux pas avoir le vrai, bah, je je les deux et je chante comme lui, donc euh, voilà, donc c'est vraiment, euh, euh, euh, il lui a posé un lapin quoi, donc ça un ah lapin euh, dans le potage, un lapin dans le potage, dans le potage et euh, je sais pas si tu connais ce morceau, mais euh, pas du tout. assez drôle, assez, voilà, assez, assez frais, et je trouve que c'est une artiste, euh, il faut découvrir un peu ce qu'elle a fait dans les dans les recoins de ses albums qui sont un peu parodiques, et un peu comme ça, on sait pas trop où on, on met les pieds, où il y a vraiment des très très bonnes chansons et des, des, des très bons trucs quoi, voilà, un peu un peu oublié Anaïs, et euh, voilà, je mets une petite lumière dessus, c'est parti, ça s'appelle « Si j'avais su que notre amour ». Tu postes Mais dis-donc quelle chanteuse, il y en est pas si loin de Roy Orbison presque. Ouais ouais, mais c'est je me dis c'est dommage qu'elle aille dans le second degré parce que euh, oui. il y a ce qu'il faut pour que ce soit magnifique au premier degré. Euh, le, tout le début, je trouve magnifique. Euh, Alors ouais, voilà, elle peut pas s'empêcher de faire la de jouer la blagounette. C'est toute l'histoire d'Anaïs, c'est-à-dire ouais, c'est elle ouais. est capable de tout chanter avec ouais. une voix magnifique et les des arrangements ar ça joue monde, derrière, euh... d'accord, dans un registre casse-gueule, quand euh, ouais, ouais. tu dis un peu yéyé -yé, ou mais où elle impose le truc quoi. Ouais, je vous conseille cet album, il y a des, vraiment des magnifiques choses sur cet album, mais voilà, c'est Anaïs qui fait la conne et à chaque fois ouais, et, voilà. ouais. et donc c'est marqué sur les crédits de l'album, elle joue de ça à ça et elle joue du Chris Isaac. Ouais, ouais. ouais. C'est quand même assez drôle. Euh, on va continuer donc avec euh, ces petites anomalies et ces petites bizarres Zari là c'était un lapin et eh bien je sais pas et eh ben une un lapin une pin... un, dindon. un dindon un dindon pour eh bien, moi eh bien, je... le, le 30th floor elevator ah oui tu connais ce groupe et eh ben est-ce que c'était pas le premier groupe de Joe Strummer non pas du tout rien à voir c'est Joe Strummer c'était les 101ers c'est ça donc je connais pas le 30 floor elevator c'est autre lieu, autre époque euh, c'est un groupe précurseur du psychédélisme américain donc on est au mi-temps des années 60 Euh, période où le où, où, un certain rock garage mute euh, dans quelque chose de plus barré quoi avec un mélange un peu folk euh, plus voilà des, des racines plus américaines euh, la particularité de ce groupe c'est d'avoir été très tôt en prise avec des des drogues hallucinogènes qui font mal au cerveau et qui ont complètement cramé euh, les membres du groupe enfin voilà en, sont démarré en 66 en, en 68 c'était pill et plus personne et <rire> Euh, avec un, ouais. un membre un peu emblématique Rocky Erickson chanteur et guitariste qui euh, c'est une sorte hein, de, de bar de chamanique ah, oui, euh, oui, oui, oui, oui. Euh, qui, qui a viré complètement hirsute complètement dingue ouais, ouais, ouais. j'ai pas mal de papier dessus mais j'ai jamais ouais. vraiment écouté ouais. Ouais, ouais. Ouais. qui a fait des disques après hein, longtemps mais qui, qui a enfin qui a les amars quand, très tôt quand quoi. il sortait de, de l'HP quoi de l'HP ouais, ouais ouais avec euh, un groupe tout de suite euh, sous, sous surveillance policière avec des arrestations euh, très tôt enfin voilà Alors au cœur pour la petite histoire, euh, il avait plaidé pour sa défense qu'il était martien et que donc on pouvait pas le mettre en prison parce qu'il était martien. Donc voilà. Euh, objection mon entraîneur. je suis martien. Euh, par rapport à la musique euh, la particularité de, du Forty Floor Elevator, c'est que au début moi parce sur l'instant les... tout est à peu près normal, je dis à peu de près, de près de normal. Dire donc oui. sur une base un petit peu euh, voilà le morceau en l'occurrence peut faire penser au VEM ah oui euh, voilà bah, quand même Mais là-dessus se greffe un instrument assez atypique, fluctue le retour. Alors, on a eu la flûte électrique là, ce serait la la électrique, le jug en américain. Le jug c'est jug band, c'est les c'est de grosses bouteilles là. C'est des trucs pas cher, une fois qu'il y a plus de voilà. Ouais. Pour le vider puis Alors là le principe c'est que une fois que c'est vide, on je sais pas, on on c'est pas on c'est pas en souffle dedans. Ouais, c'est bizarre. On fait des bruits de bouche devant et ça amplifie. Enfin voilà, on met un micro. c'est le DJ de, un peu de ouais, de un petit euh... peu ouais ouais oui. voilà. et donc il y avait euh, il y avait ce truc là dans, dans, dans les premières enregistrements qui donne un espèce de bruit de fond si tu veux ça un peu euh, rock en rolls que la vous vous est là et euh, au mondial de foot quoi qu'est-ce <rire> qu que c'est que ce truc disais <rire> un bruit parasite non non c'est le mec dans son coin <rire> mais pour ça fait un bruit de dindon d'accord voilà sur un bon morceau bah, ils l'ont gardé ils ont décidé de bien, le garder oui, oui, oui. Alors, parce que sur... Yoko pouvait pas être là donc non, ils sont... ouais, surtout au moins tout le premier disque, tu as ce truc qui sert à rien, qui est vite chiant, <rire> qui gâche un peu, faut le dire, le, le les, la musique qui, qui est par pareil pareil. Alors, certifleur évateur, ils ont jamais eu des, des disques de grande qualité au niveau sonore, ça toujours été enregistré un peu comme ça. Ah. Mais il y a des super trucs, vraiment des super trucs. Il y a un morceau que je trouve extraordinaire sur un disque euh, postérieur qui s'appelle euh, euh Dir Doom qui est vraiment fabuleux, fabuleux que je conseille. Bon ben j'ai ouais. écouté ça, je vais écouter ça maintenant, puis j'ai réécouté le, le docteur après C'est parti, et le dindon, donc à sa bouteille quand même oui oui, oui, oui. Ah, c'était <rire> barré oui, c'est oui. un peu étonnant de garder ça oui effectivement euh, mais le morceau est bien ouais ah oui ouais. c'est ça, ça bon, les... quelle idée ils ont de foutre ça <rire> je sais pas <rire> c'est ça Euh, on va alors là là, là on va passer à un truc très récent puisque c'est un extrait du dernier album des Rolling Stones qui vient oui, de sortir. Alors qu'en pense, qu penses-tu eh ben euh, je trouve pas mal du tout, il y a des très bonnes très bonnes chansons. C'est un des moins pires qu'ils ont fait depuis longtemps quand même. Ouais, ouais ouais, ils ont eu la bonne idée de pas faire un disque trop long. Il ouais. y il y a, euh, il y a au moins deux deux je trouve très bonne chanson la, la, la première est pas mal la deuxième est très bien il y a des, des, des bonnes idées de guitare il ya des un retour à un son un peu seven tea ouais. avec des guitares euh, euh, trafiquées euh, avec du phaseur et tout je trouve ça pas mal du tout ouais. alors ben, on va se passer un, un, ce qui était un, un des singles hein, je crois qui, qui est sorti qui s'appelle mais, mais c est c est up ouais. Euh, et moi j'ai été, été sidéré en écoutant ce morceau j'ai lu un papier après qui disait qui disait ce que j'ai ressenti donc on est au moins deux euh, c'est genre le, le morceau le gars se vautre juste devant le buffet quoi c'est-à-dire qu'il arrive il y a une voix royale et le couplet il retrouvent un son, alors c'est un peu, c'est pas non plus Let it be, c'est un son un peu d'aujourd'hui, un ouais. peu formaté, mais dans l'esprit, dans, dans, dans le riff de guitare, dans le chant, dans la construction, les couplets, ça monte, ça monte, on dit putain ça y est on est, on est à nouveau quoi, ouais. ça y est, ici ouais. alors ils y sont, ils sont plus que deux, ils sont tout vieux, mais ils, ouais. on y est, et, est et est le fait. refrain arrive, et paf, et c'est une, une daube, on a ouais. l'impression, ça ouais. retombe comme ouais. un soufflé, et on a l'impression d'être sur une, un titre écarté d'un mauvais album solo de Mick Jagger. Ouais. Et on se dit mais comment c'est possible ouais. avec Alors, ils avaient ouais. tout dans la main dans ce morceau ouais, mais et comment on peut foirer le refrain comme ça Et ben, ça je te pose la question. Je vous pose la question, monsieur, pose la question. Réponds, monsieur Tremot. Monsieur Tremot. Je ne vous ai pas interrompu, allez-y. Et ben c'est un problème euh, qui euh, qui est commun en fait, c'est-à-dire que quand tu as une bonne idée de chanson et tout ça mais que tu oui, mais... tu tu Tu vas tu t'es pressé de la faire et t'attends pas forcément d'avoir l'idée géniale qui va faire que le, le morceau va, va va être bon. Oui mais quand elle est stone, ça le temps, et à des oreilles et stones, en très plus précocement, très précocément, très oui, précocément, Ustravala, j'ai sélectionné mais on aura pas le temps de passer Lady Jane par exemple, qui est ouais. une chanson qui démarre magnifiquement avec une très belle chanson, une très belle mélodie, euh, voilà un peu élisabéthaine Elisa oui. comme ça, le clavecin, le dulcimer et quand tu arrives le refrain, ça devient ouin ouin au possible et il foire la chanson Quoi. un peu comme ce que tu dis vrai parce que euh, dans la grammaire musicale ça tient c'est à dire que bah oui c'est des notes euh, c'est juste et tout ça mais euh, ça emmène pas le truc où il faudrait qu'on ah oui, euh... qu va monter en fait il ouais. monte en haut de l'escabeau on y est on y est ouais, et et il dit tiens tu descends tu vas et sur ouais. ton, ton pouf pa il fois tout mais sida pinétait de la chanson basé alors voilà c'est exactement ouais. ce que j'allais dire c'est un titre on peut pas mieux dire euh, voilà donc si vous voulez vous écouter les couplets puis vous allez prendre l'air pour le refrain on va réécouter ça, mais c'est un vautrage qui est quand même inattendu. Mais la moitié du morceau est très bon. Ouais. Pour les stades ah ouais. bon, voilà euh, je vais abréger un petit peu parce qu'il nous reste peu de temps ça va être le dernier morceau de Sylvain pour cette fabuleuse émission une burme dans le potage qu'il faudra eh écouter on va sublimer l'esprit de la burme dans le potage avec les Stoogies 1970 d'accord euh... juste petite question ouais. pourquoi les c'était quoi Téléphone en deux mots Il y avait téléphone, un téléphone oui In Paris c'est une chanson euh, en, en anglais Ah. qui n'est pas la langue qui sied ah, le oui, plus ah, à oui, téléphone d'accord en fait. ok je vois elle est pour coup téléphone avait des ambitions internationales d'habilité oui internationales ouais, international. d'accord c'était le en phase B de New York avec toi ok d'accord ouais. okay. les Stooges non voilà là on est sur du sérieux monsieur euh, oui Alors disque extraordinaire Fun House deuxième album chef absolu pour moi extraordinaire magnifique dans un registre affreux ça les méchants affreux ça les méchants le groupe est réuni à Los Angeles euh, une quinzaine de jours il y a, il y a un témoignage de ça où il y a toutes les tout l'avancement du, du projet qui est, qui peut qui peut s'écouter pour les, les plus les plus fans le groupe est chargé à mort euh, à l'époque c'était le LSD beaucoup euh, et dans un, voilà dans un registre euh, guitare euh, pré-métal, on pourrait dire, d'une certaine manière. C'est sale. C'est sale, ouais. Iggy Pop tient absolument à chanter avec tout le groupe, tient le micro dans sa main, ce qui se fait pas en studio normalement. Donc l'ingénieur aura les séquences bordel Et euh, le disque est, est, est court, hein, il fait 35 minutes, les morceaux s'enchaînent, et à la 20e minute à peu près, je crois, débarque la frise sur le gâteau, pour le coup, un saxophone, venu de nulle part, dans un un free jazz en fait qui se mélange avec ses guitares en fusion c'est un, un dosage que j'ai jamais retrouvé moi dans aucun disque on il y a des cuivres et tout ça alors mais soit on est dans le rythme and blues soit on est dans le saxo un peu mièvre sur le ça là c'est là c'est du, du complètement déjanté et à partir de du moment où le sax se rentre il sort plus du disque jusqu'à la fin où le, le final c'est 5 minutes de bruit de fureur et de saxophone euh, voilà. Là c'est la c'est l'arrivée du, du saxophone dans le disque dans le disque euh, voilà, mais extraordinaire. Et ça emmène le, le la, la le chanson po, euh, ça, ça et ça le relève le potage dans une sphère euh, voilà, inédite. Alors ça peut dérouter parce que c'est pas c'est pas là, on n'est pas dans la vallette, je là pour le oui, là pour le coup ça ça accroche un peu les ouais. oreilles ah, ouais. deilles, ouais. euh, et, bah, et bah, nous allons terminer par ceci, monsieur Trémot. Oui Il y avait plein d'autres trucs, hein, Costello, tout oh, ça. Oh, euh... ouais, je connais pas. Donc, il revenir avec ça. Je t'expliquerai. Je m'expliquerai. Et donc, tu reviendras forcément un plaisir. Bien euh le prochain thème c'est à toi de le ça va être dur de faire mieux, euh, c'est à toi de bah fixer je... le prochain euh... thème. ouais, on a, je... on a quelques ah, idées euh... sous le coude là, ouais. Voilà, donc, ouais. donc quand tu veux. Ouais. Euh, petit auto promo, euh, Girls in Hawaii vont rejouer à l'Astrolabe euh, le si vous les avez jamais vu sur scène, groupe fabuleux belge qui a eu une avant une carrière un peu compliquée avec des drames un peu personnels. Euh, et ils reviennent donc pour fêter les 20 ans de leur premier album qui pour moi était un album parfait et fabuleux. Euh qui était passé à l'Astrolabe à l'époque et qui était sur scène assez assez génial ils reviennent donc, euh, ils font une tournée c'est à peu près complet partout, par Orléans donc euh, il reste des places, allez-y et s'ils rejouent l'intégralité du premier album dans l'ordre, c'est une, une proposition qui leur a été faite, plus quelques autres morceaux et euh, c'est là que, que, que j'interviens puisqu'à 18h30 à la médiathèque d'Orléans il y aura une masterclass avec les membres du groupe, avec euh, voilà 45 minutes où on pourra parler un peu de cet album et de leur carrière et euh, ce sera moi qui les fera au micro donc si ça vous intéresse, c'est 18h30 c'est gratuit à la médiathèque d'Orléans et ensuite il y aura le concert à l'astrolabe je, je, je, je vous conseille de, de venir monsieur Trémoux ça, ça va être très bien les Stoogies 1970 du, du crado et du saxo ouais c'est parti bonne route bon vent et donc euh, accélère un peu l'album les secouilles parce que 2025 vous vous rendez pas compte c'est du boulot c'est du boulot mais bon voilà c'est vous faites pas deux voix vous faites une seule voix on fait plein avec plein de couilles un peu partout et bien bonsoir monsieur Trémot à bientôt et je vous donne moi rendez-vous la semaine prochaine dans The Rocks tous les vendus soirs 19h 20h30 et un petit message à Sisou que j'embrasse très fort qui vient d'apprendre que le crap s'en est allé et ça c'est quand même très très bonne nouvelle ciao bonsoir à tout le monde merci mon cher Simon salut salut